Le baba coolul d'ancien est sorti de son bus Voswagengen qu'il avait garé comme une loque devant son rade Il dit attaquetter au flip vient voir le mariol qui se ramène vise la dégaine quel rigolade Patchouli, pasoulip pas te gaz lui dit tu tort dans la poche A Krishnaman cheveux aînés oreilles percé tu vas voir qu'à tous les coups il va nous taper sans ball Bo barreré de tire ce lieu avec une loup Avant qu'il ait pu dire un mot percamp a chopé par le palto. Il lui a dit « Toi tu m'fous les de ta rien à foutre à terre ce lieu, arrache-toi de la tes pas de mameute, casse-toi, tu plus, et marche à l'ombre. » Une servante dévouée, maquillée comme un carré d'as, a débarqué dans son gastos un peu plus tard. Il dit « A t'inquiéter au flip, reluque la tronche à la poufiasse, vis la culasse et les nids Volant loup-garou, homologué chez S.P.A. Monoye et fut dans la skaille comme salvateur Qu'est-ce qu'elle vient nous frimer la tête Non mais est se croit au palace Faut pas saquer les starlettes ni les blandasses Avant qu'elle ait bu son cognac, Berkamp l'a chopé par le col -bac. Il lui a dit toi tu me m'fous les glands. de ta rien à foutre à tirer ce lieu Arrache-toi de la tête, pas de ma main Te casse-toi, tu pules Et marche long Un ptit loup blanc, Le genre qui s'est de trottoir Et venu jouer les Marlans de Brando dans son saloon Il dit à Dak avait fait tilt, à Jeper, un blouson blanc, Je veux pas d'histoire avec ce clown Derrière ses pauvres ébans, il voit pas ses yeux, ça l'énerve Si ça se trouve, il le regarde, faut qu'il arrête, sinon il crève Non mais qu'est-ce que c'est que ce loup qui vient user son comptoir La guerre tournée chez les albinos et se se faire voir Avant qu'il ait bus, on vient d'Oxberg, un plat, chopper le corps, smooth box Il lui a dit, toi tu me m'fous les glandes, t'as rien à foutre à terre, c'est le Arrache-toi de la de ma mame, te casse-toi, tu pu? Et il marche à l'ombre Il s'est fait cupidon, qu'avait pas oublié d'être moche Il un petit corbeau en Loudaine, genre Nouvelle Ops Quand d'a massacré le Peeper, il avait plu une tune en poche Il réfléchit et il se dit C'est vrai que je suis épais comme un sandwich SNCF Et que demain je peux tomber sur le chasseur qui me casse la tête Si ce mec-là me fait la bouille, que je j'creuve la gueule sur le comptoir Si le meneur paye l'apéro d'un herbicelard Avant qu'il m'amène voir là-haut, voir s'il y a du monde dans les bistrots Il dira toi tu m'fous les glands, de ta rien à foutre à tiers-ce-le Arrache-toi de la tête pas de ma mère te casse toi tu pu et marche à casse toi tu pu et marche à casse toi tu pu et marche allant.